50 languages 22 conversation 3 conversation Est-ce que vous fumez? est que vous fumez? Autrefois, oui. Autrefois, oui. Mais maintenant, je ne fume plus. Mais maintenant, je ne fume plus. Est-ce que ça vous dérange? Si je fume. Est-ce que ça vous dérange si je fume Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Prendriez-vous quelque chose à boire Prendriez-vous quelque chose à boire Un cognac Un cognac Non, plutôt une bière. Non, plutôt une bière. Voyagez-vous beaucoup Voyagez-vous beaucoup Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Quelle chaleur Quelle chaleur Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Allons sur le balcon. Allons sur le balcon. Demain, il y aura une fête. Demain, il y aura une fête. Est-ce que vous y venez aussi Est-ce que vous y venez aussi Oui. Nous y sommes aussi invités. Oui, nous y sommes aussi invités.